Vous verrez un marchand de Merin assis à sa porte et qui tourne ses pouces en causant avec un voisin. Il ne possède en apparence que de mauvaises planches à bouteilles et deux ou trois paquets de lattes. Mais sur le port, son chantier plein fournit tous les tonneliers de l'Anjou. Il sait, à une planche près, combien il peut de tonneaux si la récolte est bonne. Un coup de soleil l'enrichit, un temps de pluie le ruine. En une seule matinée, les poinçons valent onze francs ou tombent à six livres. Dans ce pays, comme en Touraine, les vicissitudes de l'atmosphère dominent la vie commerciale. Vignerons, propriétaires, marchands de bois, tonneliers, aubergistes, mariniers sont tous à l'affût d'un rayon de soleil. Ils tremblent en se couchant le soir d'apprendre le lendemain matin qu'il a gelé pendant la nuit. Ils redoutent la pluie, le vent, la sécheresse et veulent de l'eau, du chaud, des nuages à leur fantaisie. Il y a un duel constant entre le ciel et les intérêts terrestres. Le baromètre attriste, déride, et aiguait tour à tour les physionomies. D'un bout à l'autre de cette rue, l'ancienne grande rue de Saumur, ces mots, voilà un temps d'or, se chiffrent de porte en porte. Aussi, chacun répond-il au voisin, il pleut des louis, en sachant ce qu'un rayon de soleil, ce qu'une pluie opportune lui en apporte. Le samedi vers midi, dans la belle saison, vous n'obtiendriez pas un sou de marchandises chez ces braves industriels. Chacun a sa vigne, sa closerie, et va passer deux jours à la campagne. Là, tout étant prévu, l'achat, la vente, le profit, les commerçants se trouvent à voir dix heures sur douze employés en joyeuses parties, en observations, commentaires, espionnage continuel. Une ménagère n'achète pas une perdrix sans que les voisins demandent au mari si elle était cuite à point. Une jeune fille ne met pas la tête à la fenêtre sans y être vue par tous les groupes inoccupés. Là donc, les consciences sont à jour. De même que ces maisons impénétrables, noires et silencieuses, n'ont point de mystère. La vie est presque toujours en plein air. Chaque ménage s'assied à sa porte, y déjeune, y dîne, s'y dispute. Il ne passe personne dans la rue qui ne soit étudié. Aussi, jadis, quand un étranger arrivait dans une ville de province, était-il gaussé de porte en porte. De là, les bons contes, de là, le surnom de copieux donné aux habitants d'Angers qui excellait à ces railleries urbaines. Les anciens hôtels de la vieille ville sont situés en haut de cette rue jadis habitée par les gentilshommes du pays. La maison, pleine de mélancolie, où se sont accomplis les événements de cette histoire, était précisément un de ces logis Reste vénérable d'un siècle où les choses et les hommes avaient ce caractère de simplicité que les mœurs françaises perdent de jour en jour. Après avoir suivi les détours de ce chemin pittoresque, dont les moindres accidents réveillent des souvenirs, et dont l'effet général tend à plonger dans une sorte de rêverie machinale, vous apercevez un renfoncement assez sombre, au centre duquel est cachée la porte de la maison à M. Grandet. Il est impossible de comprendre la valeur de cette expression provinciale sans donner la biographie de M. Grandet. M. Grandet jouissait à Saumur d'une réputation dont les causes et les effets ne seront pas entièrement compris par les personnes qui n'ont point peu ou prou vécu en province. M. Grandet, encore nommé par certaines gens le père Grandet, mais le nombre de ses vieillards diminuait sensiblement, était en 1789 un maître tonnelier fort à son aise, sachant lire, écrire et compter.